Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 9 novembre 2022. Voici les quelques titres de cette édition. Une équipe d'experts de haut niveau devrait être mise en place pour trouver des solutions à la précarité des ménages burundais. Cette suggestion a été faite au gouvernement par le président de l'ONG locale, Parsen, ce mercredi, dans une conférence de presse qu'il a animée. Les techniciens vétérinaires communaux de Changkouzou manquent de moyens de déplacement. Un grand défi pour le bon déroulement de la campagne de vaccination contre la peste des petits et ruminants. Et dans la chronique sur les messages de haine, il sera question des stratégies prises dans les médias pour lutter contre la diffusion de, de, de, de, de ce genre de messages. Voilà pour le sommaire. Captez an écoutez la différence. Oh bonjour. L'Organisation Parole et Action pour le Réveil des Consciences et l'évolution des mentalités suggère au gouvernement de mettre en place une grande commission des experts de haut niveau pour se pencher sur certaines questions spécifiques, notamment celles liées à la hausse des prix des produits de base et à la précarité des ménages qui s'observent dans le pays actuellement. Le président de cette ONG locale, le Parsem a s'exprimé ce mercredi dans une conférence de presse qu'il a animée. suivez Nous vivons une inflation extrême, mais avec, encore une fois, une pauvreté extrême et une paupérisation qui continue. Maintenant, les personnes vulnérables augmentent de plus en plus. Même les catégories de fonctionnaires, moi, qui considère la classe moyenne. Maintenant, la classe moyenne au Burundi disparaît. Le chômage des jeunes. Vous voyez ce jeunes qui est presque en désespoir qui part. L'arrêté des devises qui continue avec la perturbation de l'approvisionnement dans les produits de première nécessité. Les infrastructures vétustes. Le Burundi vraiment a encore actuellement des infrastructures en pique état qui ne peuvent pas garantir une croissance économique pouvant inverser la tendance. Alors, pour sortir de cette situation, d'abord, il faudrait qu'il y ait une nomination des trois grandes commissions de haut niveau pour se pencher sur un groupe de questions spécifiques. La première commission se pencherait sur les groupes de questions suivantes. Rokouma de la cohésion nationale, le passé duré, y compris 2015. Il ne faut pas que ce 2015 continue à peser le roudement sur les efforts de l'Orense. Deuxièmement, il faut trouver ceci définitivement au point de l'espace politique, élections, idéologies politique. À chaque fois qu'on organise les élections, par exemple en 2025, les tensions surgissent. Vous allez voir, en 2023, 2024, tout va s'arrêter. Si on ne calme même pas la situation avec la zone définitive par rapport à l'espace politique et les élections, la transparence électorale pour que les perdants le soient de façon objective, on arrivera en 2027, alors qu'on a toujours une tension politique. Toujours endémique. Il y a la corruption, les mauvaises économiques. Il faut qu'on ait quand même une politique de lutte contre la corruption. Les institutions qui doivent travailler, les gens doivent répondre dans leurs actes. On ne peut pas se contenter de dire on a détourné ici, on a remboursé, on a remboursé combien quoi. Non, les gens doivent être vigilants et fonctionner pour mettre hors d'état de nuire. Ce genre de comportement. Certains dicouman, la présidente de l'organisation Parsem. Les habitants de la province Ngozi demandent au Premier ministre Burundais de mettre sur le marché les quantités de maïs stockées par le gouvernement afin de pallier à l'actuelle montée des prix des denrées alimentaires. Cette doléance a été exprimée ce mardi lors d'une réunion tenue par le Premier ministre à l'endroit des responsables des différents services et communautés œuvrant en province Ngozi. Gervain Diracobutra annonce que le gouvernement va bientôt s'y pencher et indique que ce sont les ménages qui seront servis les premiers avant les commerçants. Correspondance d'Apollinaire Muzakara. Dans cette réunion, les représentants des différentes cultures de la population d'Ongozi ont indiqué qu'ils ont été menacés par un soleil accablant ces derniers jours. N'eût été ce soleil La population serait tentée de manger, selon eux au moins, des légumes d'eau, haricots. Les âmes, ces habitants d'Ongozi demandent par conséquent au gouvernement la livraison de stocks de maïs collectés dernièrement afin de pallier à la grimpe des prix actuels des produits alimentaires sur le marché. Le Premier ministre promet que le gouvernement prend en main cette doléance Et que ce stock sera bientôt distribué, à commencer par les ménages capables de s'en procurer et non les commerces qui viennent de craint la spéculation de ces derniers en revoyant à la hausse les prix de son maïs ou bien en vendant ces quantités frauduleusement à l'étranger comme ils en ont l'habitude. Le chef de la primature burundaise demande par conséquent aux représentants des habitants d'Ongozi présents dans cette réunion d'être les premiers à dénoncer toute fraude de ces denrées alimentaires vers les pays voisins d'Ongozi Merci Apollinaire et le parti prend recommande au gouvernement de ne pas se limiter uniquement à la fermeture des unités de fabrication et commercialisation des jus fabriqués à base de gingembre ce parti trouve qu'il y a aussi des boissons qui possèdent un degré d'alcool élevé nocif à la santé humaine Olivier Mourouziza, président de cette formation politique demande la vigilance de l'autorité habilitée lors de l'autorisation des usines agroalimentaires Il ne faut pas que le gouvernement s'arrête par là. Il y a aussi des industries qui produisent des boissons alcoolisées, qui ont des degrés d'alcool très élevés. Alors que les Burundais ont des moyens faibles, ils achètent ces produits à bas prix, et quand ils les consomment, ils n'ont pas à manger, et voilà, ça vient endommager la santé de la population burundienne. Il faut alors que euh, le gouvernement du Burundi essaye pour plus loin et eh d'aller aussi eh, faire ces investigations auprès de ces, ces industries pour voir effectivement la qualité des poissons qu'ils produisent, que ces poissons ne sont pas nocifs à la santé de la population. Nous encourageons alors la population, le gouvernement, mais aussi nous conseillons au gouvernement du Burundi de voir qu'avant d'installer les industries, toutes ces conditions soient réunies pour éviter toutes ces que nous allons observer aujourd'hui, qu'on est en train de voir comment euh, vérifier effectivement la qualité euh, des euh, de boissons qui sont euh, produites par ces usines. C'était le président du parti UPRONA, Olivier Mouziz. Parlons maintenant élevage. Le manque de moyens de déplacement pour les techniciens vétérinaires communaux de Changkouzo est un défi pour le bon déroulement de la campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants. Dans une réunion de mobilisation de l'administration de Changkouzo ce mardi, ce défi a été évoqué et Séverin Vagourikunda, conseiller à la direction de la santé animale, a dit qu'on ne savait pas que les motos de ses vétérinaires étaient déjà usées. Il a promis que dans de telles conditions, l'on devra louer des motos pour arriver à tous les sites de vaccination. Raymond Modende. Au cours de la mobilisation de l'administration pour sensibiliser les éleveurs à faire vacciner les chevres et moutons durant la campagne qui commence lundi prochain, les techniciens vétérinaires communaux ont, ont évoqué le manque de moyens de déplacement. En effet, ont-ils dit « aucun vétérinaire ne possède une moto à Changhuzo. Cette révélation est si venue comme une surprise pour Severin verin Bakori conseiller à la direction de la santé animale basée à Gitega. Selon lui, on ne savait pas, Que les motos à la disposition de ces techniciens vétérinaires étaient déjà usés. C'est pourquoi a-t-il ajouté qu'il faudra louer des motos pour arriver à tous les sites de vaccination. Son conseiller a demandé avec insistance à l'administration de Changhouzo de fournir beaucoup d'efforts pour sensibiliser les verts à venir faire vacciner les chèvres et les moutons. Et à Changhouzo, sur plus de 56 000 chèvres, on a prévu que plus de 94 000 seront vaccinés et que si plus de 12 000 moutons, plus de 8 000 seront également vaccinés contre la peste des petits ruminants. Et selon la direction de la santé animale, cette vaccination concerne les petits ruminants à partir de 3 mois, y compris c'est en état de gestation. Depuis Changouzo, Raymond Moudende, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro Vous ratez l'essentiel. Parle maintenant infrastructure. Le manque d'une ordonnance conjointe entre le ministère des Travaux publics et celui de la Santé publique, selon laquelle la construction des infrastructures publiques doit être faite par le bois, handicapent les travaux de réhabilitation et d'extension de l'hôpital de Cayanza. Propos du docteur Noël Sabimana, directeur de l'hôpital Cayanza, qui plaide pour la sortie de ce document. De Cayanza, Patrick Senghioum. Docteur Noël Sabimana, directeur de l'hôpital Kayanza, indique que c'était l'année passée car le ministre en charge de la santé publique de cette époque les a informé que dès lors, toutes les activités liées à la construction et à la réhabilitation des infrastructures des hôpitaux seront désormais exécutées par l'office burundais de l'habitant. Comme l'hôpital Kayanza, c'est le docteur Noël Sabimana qui a beaucoup de patients et parmi à réanimer. son médecin directeur de cette secrétaire de soins, fait savoir que cette année en cours, la construction d'un bloc opératoire moderne du Nessar de réanimation et celle de néonatologie étaient des grands projets prévus à réaliser pendant cette période. À part ces activités, Dr Noé Saïman a fait savoir qu'il était également prévu la réhabilitation de différentes maisons de l'hôpital. Il y regrette cependant que tous ces projets n'ont pas été réalisés à cause de l'absence d'une ordonnance conjointe des ministères, celui des travaux publics et de la santé publique, laquelle ordonnance montrerait comment organiser les activités et le budget y relatif. À l'occasion de la réunion du Premier ministre et du gouvernement burundais avec les chefs de service à Kayanza le mois passé, son médecin directeur de l'hôpital Kayanza a saisi cette occasion pour présenter ce problème à cette autorité burundaise. Gervé Ndiarkovitcha a indiqué que certains des documents relatifs à ce dossier sont déjà à la primature et que cette question trouvera solution les jours à venir. Jean-Baptiste Nzeimana, chef d'antenne provincial au centre de l'Office Burundais de l'Habitat au Burra en sigla Kayanza, voit que le service qu'il représente pourrait se préoccuper de la construction de ces infrastructures et publiques en collaboration avec les services de l'État sans que le processus soit long avec l'intervention de le Burhan au niveau national. Il est indiqué pourtant que des dévices des promesses les activités de construction des nouvelles infrastructures de l'hôpital Kayanza ont été déjà faites et qu'il y reste seulement la validation par les services habilités Depuis Kayanza, Patrick Sengua pour la radio Sangamil. Merci Patrick. Le centre urbain de Kirundo ainsi que des centres des communes de cette province alimentés par la régie des eaux connaissent une perturbation de courant électrique et cela Depuis presque un mois, des utilisateurs de ce courant dans leurs activités quotidiennes demandent à la régie des eaux de corriger ces irrégularités. À la régie des eaux, on signale que cette perturbation est liée surtout aux pannes qui s'observent à cause d'un poteau qui peut tomber alors que sa localisation peut prendre un long temps. À sa Comme cela s'observe, il y a plus d'un mois, le centre urbain de Kirundo ainsi que les centres des communes qui bénéficient au courant Électrique de la régie des eaux comme la commune de Vumbi et Nega il y a perturbations liées aux coupures incessantes de courant électrique les consommateurs du courant électrique les soudeurs, les, les coiffeurs et dans les bistrots sont en train de travailler en perdant comme ils le disent les soudeurs et les utilisateurs des moulins précisent qu'ils sont obligés de faire alternance pour limiter la coupure totale de ce courant ce qui les met en conflit avec leurs clients. Ils demandent à la régie des eaux de corriger ces irrégularités Et surtout de remplacer les pièces ou poteaux usés à la régie des eaux. On nous signale que le problème de coupure de courant est lié surtout aux pannes qui sont difficiles à détecter, les poteaux électriques qui tombent suite à des vents violents ou pluies torrentielles. Il y a également un problème lié à l'utilisation d'un seul transformateur qui doit servir tout le centre urbain de Kirundo, ce qui nécessite qu'il y ait alternance pour les machines qui ont besoin de plus d'énergie pour leur fonctionnement. Depuis Kirundo. Abraham Safari, pour la radio Merci Abraham Safari. En bref, en actualité nationale et internationale, avant la chronique sur les messages de haine, les toitures de six salles de classe de l'école fondamentale Mouka sur la colline Rouzila de la commune Matan en Provence et Bourouvi ont été détruites la mi-journée de ce mardi suite à d'intenses pluies mêlées de vents violents qui se sont abattus sur cette localité. Corneille yendai directeur de cette école, indique que le matériel scolaire a été également endommagé. Conséquence, 190 écoliers suivront les enseignements à partir de ce jeudi dans trois salles prêtées à l'école par l'église des Emmanuels, bien qu'elles ne remplissent pas les conditions et on fera recours au système de double vacation. Le directeur de cette école demande à l'État et aux autres bienfaiteurs de leur venir en aide. Et la journaliste française Sonia Rollet a été expulsée, mano militari de République démocratique du Congo ce mardi 8 novembre, collaboratrice de longue date de RFI Sonia Rollet venait de rejoindre l'agence de presse Reuters, aucun motif ne lui a été fourni, mardi matin Sonia Rollet s'est rendue à une convocation à la DGM, la Direction Générale des Migrations à Kinshasa Et sur place on lui confisque son passeport avant de la conduire à l'aéroport, sans même lui permettre de récupérer ses affaires, elle est placée dans un vol à destination de Paris via Addis Abeba. Dans une dépêche, l'agent Freiteuse rappelle que Sonia Rollet avait été autorisée à y venir en octobre afin de suivre une conférence sur le climat préparatoire à la COP27. il avait ensuite pu rester sur le territoire congolais via un visa de séjour temporaire dans l'attente de l'examen de la demande d'accréditation qu'il avait déposée en septembre dernier. Selon Reuters, aucun motif ne lui a été fourni. Contacté par RFI, les autorités congolaises n'ont pas donné plus d'informations pour le moment. Sonia Rollet venait de rejoindre l'agence Reuters. Après plusieurs années à RFI, ponctué notamment par l'enquête Congo Hold Up, qui avait révélé d'importants détournements d'argent public dans le pays et lui avait attiré des inimitiés des politiques et des hommes d'affaires congolais. Parle, rassure-moi Différentes stratégies sont prises dans les médias pour lutter contre la diffusion des messages de haine. Des responsables des médias qui se sont exprimés au micro de la radio Isangadiro donnent l'exemple des réunions d'orientation tenues avant d'approuver un sujet à traiter. Selon eux, les médias doivent être vigilants pour éviter des messages qui peuvent conduire aux violences de masse. la Mocho Les médias jouent un rôle majeur dans la promotion de la cohésion sociale. Il veut à ce que les informations diffusées ne contiennent aucune incitation à la haine. Le chef des programmes radio, au sein de la radio-télévision Isanganiru, Alain Boukeneda, fait savoir que des réunions de programmes et de rédaction sont organisées pour bien orienter les sujets avant que les émissions et les journaux soient diffusés. La première stratégie, c'est cette stratégie de préparer les informations que l'on diffuse à travers des réunions de rédaction, des réunions de programme. C'est aussi une stratégie qui est là. Donc, le journaliste qui a son information, qui est entre guillemets prête, le journaliste ne peut pas diffuser cette information sans l'avoir traitée. Et c'est pour cela que eh, le journaliste fait ce que l'on appelle le montage. Tout discours qui comporte le message doit être coupé. Les journalistes sont avisés. Le directeur de la radio Bonécha FM, Ejid Ndaisenga, ajoute des réunions d'auto-évaluation après les journaux tenus pour réajuster en cas de dérapage. Et après les journaux et les émissions, nous faisons des auto-évaluations pour voir si les messages de n'ont pas passé parmi les éléments sonores qui ont passé sur nos ondes ou dans des émissions que nous diffusons chaque jour. Dans nos cas contraire, la diffusion des messages de haine contribue à l'isolement social ou à l'intolérance, comme observé dans le passé. Selon Gaspard Nikumazambo, directeur général de la radio FM. Les médias ce sont des instruments d'information de masse et quand vous voulez qu'un message atteigne le plus grand nombre de personnes, la plus grande communauté d'un pays il faut passer par les médias. Vous comprenez bien que c'est dans les médias où il faut évidemment faire le combat, le premier combat de messages de haine pour barrer effectivement à la masse. Je ne peux pas je pas citer par exemple un pays où ça fait une culture du génocide au Rwanda, vous le savez, en 1994 et quelques années années avant. Il y a eu une culture, par exemple, du discours de haine dans les médias qui a, si vous voulez, aiguisé cette haine pour enfin déboucher sur un génocide. À part des textes internationaux, dont le pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par le Burundi, il y a la loi régissant la presse au Burundi qui interdit aux journalistes de diffuser des messages de haine. Merci Ornella Mucho, ainsi se referme ce journal, il est 13h13, à Boujumboa et sur Isangandiro. merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser, merci également à Eric Ouimana qui vient de reprendre la relève à la technique au micro, Jean Bosco, d'Ouimana, passez un très bon après-midi.